Je travaille à la mine, à 300 pieds sous terre. Je travaille à la mine, et s'amuse dans les nerfs. Et parfois, j'ai envie de sauter à pieds joints, dans la soupe. チャーハンは e なたのチャーハン e あな e のチャーハンはあな a の e ャーハンはあなた e チャ e ハンはあなたのチャ a ハンはあ e たのチ a ーハンは n e たのチ o ーハンは n なたのチ e ーハン a あ e たのチャーハンはあなたのチャーハ e はあなたのチ e ーハン a あなたのチャーハンはあなたのチャーハンはあなた a チャー Je travaille à la mine pour un roi n é v r i e l é tu p u me d é s a s t r e Entre ces temps, ces temps en or, l'équipage marche au rhum et au coup de près. i c o r n e l ボール。 この